La majeure partie du livre de l'Apocalypse, à savoir les chapitres 4 à 18, est consacrée aux sept courtes années de châtiment divin qui doivent précéder le règne de Jésus-Christ sur la planète Terre. Lors de notre précédente émission, nous avons déjà effleuré ce vaste sujet des jugements divins sévissant sur le monde, avec leurs corollaires de malheurs, de cataclysmes et de bouleversements de toute nature, et comme aucune paix universelle ne peut s'établir ici-bas sans qu'au préalable parfaite justice ne soit satisfaite. Les châtiments se succèdent en cascade. La série des jugements des sept sceaux se superpose et se télescope avec les jugements des sept trompettes avant que les sept coupes de la colère divine ne se déversent à leur tour sur le monde. À ce point du récit, Apocalypse chapitre 11, l'Esprit de Dieu ordonne un certain repli chronologique puisque l'apôtre Jean est ramené à la situation mondiale prévalant au début des sept années de la future Grande Tribulation. C'est l'époque de l'avènement de l'Antéchrist, ce surhomme qui polarisera tous les pouvoirs pour précipiter la civilisation dans une suprême révolte contre le ciel. Il apparaîtra comme un sauveur, détenteur de toutes les solutions, capable de résoudre des problèmes aussi complexes que la crise économique ou le chômage, et cela à l'échelle internationale. L'imposteur éblouira son public et accaparera le pouvoir universel en séduisant les masses pour les engager progressivement à la révolte contre le Tout-Puissant. Des tactiques qui nous seront révélées au chapitre 13 de l'Apocalypse et que nous entreverrons en son temps. Mais avant de nous montrer l'humanité entière à genoux devant le surhomme, Le chapitre 11 met devant nous la ville de Jérusalem, devenue l'épicentre du séisme politique qui balayera la planète entière. Jérusalem, qui a déjà tant de fois joué un rôle de premier plan sur la scène de l'actualité. Jérusalem, la future capitale du monde. Mais Jérusalem qui, dans le théâtre des événements annoncés en Apocalypse 11, connaîtra la pire des déchéances celle annoncée par le Seigneur Jésus en ces termes. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le sanctuaire, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, 15. L'abomination de la désolation, ce sera le surhomme s'introduisant lui-même dans un sanctuaire réservé au Seigneur des Seigneurs pour offrir au monde le simulacre du bonheur futur dans une magistrale séduction orchestrée par le diable, ou si vous préférez, la contrefaçon blasphématoire de ce que Jésus-Christ accomplira bientôt à Jérusalem lors de son prochain retour, quand s'accompliront tant de promesses bibliques concernant la ville de la paix. Fait surprenant mais significatif, en Apocalypse 11, le nom de Jérusalem n'est pas mentionné. Impossible toutefois de la confondre avec une autre cité, puisqu'au verset 8, elle y est présentée comme « la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. » Dans l'Écriture sainte, Sodome est le symbole de la débauche et des vices contre nature, et l'Égypte, celui de la servitude. Jérusalem, alors plongée dans la déchéance, reniera son identité même, puisqu'elle sera tout sauf la ville de la paix. D'où cette intention délibérée de « taire son vrai nom » dans ce chapitre. Selon l'Écriture Sainte, et le prophète Daniel en particulier, l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, le suppôt de Satan, contractera une soudaine alliance avec le peuple d'Israël. Une alliance qui ne se prolongera que durant trois ans et demi, puisque, selon Daniel chapitre 9, versets 26 et 27, « Le chef qui viendra fera une solide alliance avec Israël » Pour une semaine d'année, soit sept ans, alliance qu'il trahira lui-même au milieu de la semaine en faisant cesser le sacrifice et l'offrande. Un langage quelque peu énigmatique que nous ne saurions comprendre sans le commentaire inspiré qu'en donne l'apôtre Jean, précisément en Apocalypse 11, dont voici les deux premiers versets. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Autrefois, et selon la loi juive de l'Ancien Testament, seuls les Israélites avaient le droit de franchir le seuil du temple de Jérusalem. En foulant ce sanctuaire, des ressortissants de nations étrangères à Israël y auraient commis une véritable profanation. S'il est aujourd'hui un territoire universellement convoité, c'est bien celui où s'érigea, il y a 3000 ans, le temple de Salomon à Jérusalem. Les trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, en revendiquent la possession, à tel point que d'aucuns ont souhaité que sur la grande terrasse où se dressent de nos jours les mosquées d'Omar et del aksa on érige un immense temple qui soit mosquée le vendredi Synagogue le samedi et cathédrale le dimanche. Mais il ne faut pas rêver. Demain, un raz-de-marée d'iniquité renversera les digues érigées au cours des siècles. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul dévoilait déjà, dans un langage très explicite, les ambitions démesurées du futur antéchrist, qui n'est autre que le chef qui viendra annoncé en Daniel 9. Il sera l'homme impie, le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Deuxième Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. L'Antéchrist entrera donc dans le temple de Dieu en polarisant l'adoration universelle sur sa personne. Ne pensez-vous pas que le grand séducteur qui se voudra l'unificateur des élans religieux de toute la planète trouvera son compte dans ce temple entrevu dans Apocalypse 11 dont les parvis seront ouverts à toutes les nations Mais d'autres événements d'importance se dérouleront alors à Jérusalem. Dieu n'est jamais sans témoin, même aux pires époques d'apostasie. Pour ces trois ans et demi, qui correspondent aux 42 mois ou 1260 jours évoqués en ce chapitre 11 de l'Apocalypse, il a choisi deux serviteurs pour dénoncer les agissements perfides de l'usurpateur, tandis qu'il se fera adorer à Jérusalem. Ce sont les deux chandeliers. Et nous avons vu que dans l'Apocalypse, le chandelier symbolise le témoignage. Les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Versets 4 et 5. Bien des hypothèses ont été formulées au sujet de l'identité de ces deux témoins de l'histoire future. La plus probable est celle dont l'Ancien Testament donne la clé, ce qui nous engage à poursuivre notre lecture d'Apocalypse 11. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Qui fut-il le prophète de l'Ancien Testament, témoin d'une sécheresse catastrophique qui avait sévi sur Israël pendant trois ans et demi Sinon, le grand Élie qui, au IXe siècle avant Jésus-Christ, avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies. » Et voilà qui nous reporte au 15e siècle précédant l'ère chrétienne, quand Moïse changea l'eau du Nil en sang et prévint un Pharaon des dix plaies qui allaient décimer l'Égypte. Oui, Moïse et Élie, les deux témoins que Jésus avait déjà choisis pour paraître avec lui sur la montagne de la Transfiguration. Ces deux témoins reviendront donc sur terre pour tourmenter, depuis Jérusalem, les adorateurs de l'antéchrist. Or Dieu veillera jalousement sur eux pendant ces trois ans et demi, les protégeant de leurs ennemis par une succession de miracles. Mais soudain, nouveau coup de théâtre. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'antéchrist, ainsi identifié. En Apocalypse 13 et en Apocalypse 17, « La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. » Apocalypse 11, versets 7 à 8. Ce sera alors l'heure du plus sensationnel des reportages télévisés par Mondovision, puisque nous lisons au verset 9 et 10, « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations » verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Permettez-moi ici une petite parenthèse. J'ai eu l'occasion de consulter un commentaire de l'Apocalypse, rédigé en Angleterre, il y a plus d'un siècle. Parvenu à ce passage, l'auteur s'interroge en ces termes. Au jour où, grâce au tour de guet et à l'invention de l'alphabet Morse, la communication interville fait de si grands progrès, ne peut-on pas supposer qu'à l'heure de l'accomplissement prophétique d'Apocalypse 11, Dieu aura permis l'invention de moyens techniques permettant aux habitants du bout du monde d'assister à distance à un spectacle se déroulant à Jérusalem Bien sûr, cet auteur ne se doutait pas que notre génération pourrait suivre sur le petit écran des championnats sportifs ou d'autres événements d'importance se déroulant aux antipodes. Mais remarquons-le, la Mondovision, grâce aux satellites, n'est fonctionnelle que depuis les années 1970. C'est dire que ce n'est qu'aujourd'hui que toutes les conditions sont remplies pour que se réalisent les prophéties d'Apocalypse 11. Preuve supplémentaire, mais convaincante s'il en est, que le temps est proche. Néanmoins, Ce ne sera pas la fin du reportage télévisé. Après les trois jours et demi où les cadavres des deux témoins seront exposés à la vue de tous sur les écrans de télévision du monde entier, que se passe-t-il Nouveau coup de théâtre, les deux témoins ressuscitent. Nous reprenons la lecture du texte inspiré, toujours exprimé au temps passé de l'Auriste. Un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. » Apocalypse 11, verset 12. « Puis retentira la sonnerie de la septième des trompettes de jugement, et l'humanité demeurera figée de terreur devant le décret divin imposant le silence à tous. »« Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Apocalypse 11, verset 15. « Un décret qui, pour l'apôtre Jean, lui vaut d'être introduit dans une nouvelle vision céleste, car pendant que l'antéchrist exerce les pleins pouvoirs sur terre, Dieu tient à lui faire partager la scène qui, simultanément, se déroule dans sa présence au ciel. Ainsi, le chapitre 12 de l'Apocalypse apparaît comme un lumineux intermède précédant un nouvel atterrissage dans l'obscurité satanique dans laquelle est plongée l'humanité, sujet du chapitre 13. Bref, Toute une série d'événements propres à nous engager à ne pas manquer notre prochain rendez-vous sur les ondes. À bientôt.